Quel est l'âge rituel Deux rakahs avant l'aube, quatre racaches avant midi, et deux racas après lui, deux racas après le Maroc et deux racas après le dîner.